Vincent Niclot, c'est à vous L'amour est enfant du poème que j'écris quand mon regard te voit à la limite du blasphème et des mots doux que j'ai au bout des doigts. Et more Tu mets tes d'amour L'amour est enfant du bonheur Tu jusqu'au bout tes rêves Tu mets dans de fleurs de jardins Tu sentiments. Mes mains, t'aimais, que veux-tu que je fasse? J'ai peur du bruit des avions et des trains, t'aimais jusqu'au bout de l'espace, que ton soleil éclaire de Satan. T'aimes, s'aimer d'amour, l'amour est enfant du poème. T'aimes, l'amour n'est que souffrance. Chaque nuit belle est une nuit de moi. T'aimes de toute mon enfant. Qui dans tes yeux. De...